Ma foi dans les livres célestes La foi dans les livres célestes est l'un des piliers de la foi, donc quiconque se pose n'est pas un croyant.